De en français La petite fille aux allumettes Cette histoire se déroule dans un passé récent. Dans une ville vivait une belle petite fille. C'était la veille du Nouvel An. Et la petite fille se promenait sur le bord de la route avec un paquet d'allumettes dans ses mains. Elle en avait aussi quelques-uns dans les poches de son tablier. Il avait neigé ce qui avait couvert ses cheveux et les belles boucles autour de son cou. Elle marchait depuis le matin, mais n'arrivait pas à vendre une simple boîte d'allumettes. Elle s'approchait des passants, mais personne ne lui acheta une seule allumette, car tout le monde était occupé à profiter de la veille du jour de l'an. En parcourant le sentier, la jeune fille vit beaucoup de boutiques, plein de gâteaux et divers aliments. Elle vit beaucoup de restaurants avec des gens en train de manger, avec des bougies allumées sur leur table. La jeune fille aussi avait très faim, car elle n'avait rien mangé depuis ce matin. Elle ignora cette scène et continua sa route. Elle grelottait comme c'était la nuit et le froid était assez perçant. Elle était incapable de marcher correctement parce qu'elle était pieds nus. Pendant la journée, elle avait été chez elle, assise à côté de sa grand-mère malade. Marie, pourrais-tu aller vendre ces allumettes dehors, s'il te plaît Nous aurions à manger si tu parvenais à en vendre quelques-unes. Non, mère, il fait trop froid dehors. Va dehors, espèce d'idiote. Va et vend toutes ces allumettes d'ici ce soir. Et ne reviens pas tant que tu ne les as pas toutes vendues. Va, ma chère, ou sinon il te frappera encore. Je suis tellement désolée d'avoir un fils aussi cruel. <rire> ne pleure pas grand-mère, je vais y aller. Marie mit quelques allumettes dans son tablier, enfila les pantoufles de sa mère et partit. Elle fit de son mieux pour vendre les allumettes, proposant aux gens de les acheter, mais personne ne lui répondait. Il commençait à faire nuit et Marie avait très faim. Mais elle se rappela de la menace de son père et elle reprit sa route. À l'angle de la rue, elle heurta un groupe de personnes. Oh, « Je suis désolé. Euh, »« Je vais bien. Voulez-vous acheter des allumettes oh, ?»« Désolé, petit ange, je n'en ai pas besoin. » Et ils reprirent leur chemin. Marie sentit alors qu'elle était pieds nus. Elle réalisa que l'une de ses pantoufles était cassée. Elle en chercha une autre et la trouva dans le caniveau. Elle ne pouvait pas la récupérer de cet endroit. Marie décida de continuer pieds nus. Avant de continuer, elle vérifia si ses allumettes étaient en sécurité. Elle rencontra beaucoup de personnes, mais ne vendit aucune allumette. Fatiguée, elle trouva un coin entre deux maisons et décida de rester assise là pendant un certain temps. Le froid ne faisait qu'empirer. La fillette, avec ses allumettes dans ses mains, pensa que... Si je brûle une allumette, je pourrais avoir un peu de chaleur. Puis une autre pensée lui vint. « Si père venait à le savoir, il serait vraiment très en colère. » Mais les frissons la forcèrent à penser. « Comment le serait il si je n'en brûle qu'une seule ?» Elle prit la boîte et craqua une allumette. Et quelle surprise L'allumette se transforma en un poêle à bois. La jeune fille avait chaud. Elle mit ses mains près du poêle et tenta d'avoir plus de chaleur. Elle était très heureuse, mais en quelques instants, de la neige tomba sur l'allumette et la flamme disparut. Elle était très déçue. Peu après, elle se remit à trembler. Elle réfléchit pendant un moment et sortit la boîte d'allumettes. Elle prit une autre allumette et la frotta contre le mur. Ah À sa grande surprise Le mur devint transparent. Elle pouvait désormais voir à travers le mur. La maison était très belle et bien décorée. Il y avait une cheminée et de la lumière et beaucoup de bougies brûlaient. La famille qui vivait là était en train de manger. Elle pouvait y voir de grands plats et des gâteaux posés sur la table, là où les membres de la famille parlaient. Marie vit une oie rôtie dans une assiette sur la table. Tout à coup, Loi commença à regarder Marie, qui fut de nouveau surprise. L'instant suivant, elle vit l'assiette venir vers elle. Comme elle avait très faim, elle était contente de voir l'assiette venir vers elle. Loi vint près du mur. Marie s'apprêtait à rentrer sa main dans le mur et attraper Loi. Mais à ce moment, la flamme de l'allumette s'éteignit et tout disparut en un instant. Il n'y avait plus aucun mur transparent désormais. Marie était très déçue. Elle regarda le ciel, implorant Dieu de l'aider. « Oh Dieu, s'il te plaît, sors-moi de cette situation. » À ce moment-là, elle vit une étoile s'éteindre. Une pensée frappa son esprit. « On dit que lorsqu'une étoile s'éteint, quelqu'un meurt. Ma grand-mère est très malade. Est-ce que ça veut dire que j'ai perdu ma grand-mère <rire> » « Oh, c'est elle qui m'aimait le plus !» En pleurs, elle prit une nouvelle allumette et la craqua. Elle ne fit pas surprise de voir sa grand-mère se tenir devant elle. « Oh, grand-mère, tu es là ?»« Oui, mon enfant, je suis là pour toi. » Marie était heureuse de voir sa grand-mère, mais elle prit vite peur. Elle pensait que sa grand-mère allait également disparaître. Elle prit une poignée d'allumettes et les enflamma tout en même temps. Et la lumière fut, une lumière aussi brillante que le soleil. Dans l'obscurité de la nuit, il y avait une lumière entourant Marie et sa grand-mère. Marie regardait sa grand-mère. Elle était très belle, dans sa nouvelle robe blanche. La grand-mère regardait Marie en souriant. « Grand-mère, j'ai trop peur de rester vivre ici !» « S'il te plaît, emmène-moi avec toi. Bien sûr, ma chère, je t'emmène avec moi. Donne-moi la main. » La grand-mère prit Marie par la main et la serra fort dans ses bras. Elles commencèrent toutes les deux à s'envoler. Marie était si heureuse qu'elle se mit à applaudir. « Comment te sens-tu désormais, mon petit ange Maintenant, grand-mère, je n'ai plus faim ou froid et je n'ai plus peur non plus. » « Je me sens si légère !» La grand-mère lui sourit et elles s'envolèrent vers les nuages. Il y avait un sourire innocent sur le visage de Marie, éclairé par les légers rayons du soleil du matin. Il y avait beaucoup de monde rassemblé autour d'elle. Ils regardaient tous Marie, couchée dans un coin entre deux maisons. Ils eurent tous de la pitié pour elle.